Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulihi alkarim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Donc on commence le cours 5 Maintenant dans le tafsir de Surat Az-Zumar Et on est arrivé au cours Numéro On est arrivé au verset numéro 21 euh, Le verset 21 Donc on va lire à partir de ce verset Inch'Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لألباب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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلي تقشعر منه جلود الذين يخشون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 Daraba Allahu mathalan rajulan fihi shurakaa wa rajulan rajul Donc on va lire la traduction et l'explication de ces versets qu'on vient de lire. InshaAllah. Donc on commence maintenant avec le verset 21, dans lequel Allah dit ce qui signifie, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre, ensuite avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses laquelle se fane ensuite de sorte que tu la vois jaunie ensuite il la réduit en miettes c'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence donc le cheikh saadi il explique ça et il dit yudhakkiru ta'ala ulil albab wama anzalahu al -sama min samai wa annahu أودعه فيها ينبوع يستخرج بصعوبة ويصر، ثم يستخرج بصعوبة ويصر، ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه من من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيج عند استكماله. أو عند حدوث آفة أو عند حدوث آفة فيه، فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً متكسرا إن في ذلك لا ذكر لأُولِي الباب إن يذكرون, يذكرون به عناية ربهم ورحمة ورحمة يذكرون به عنايه ربهم ورحمته بعباده وحيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الارض تبعا لمصالحهم Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle aux gens doués d'intelligence ce qu'il a fait descendre du ciel comme eau et cette eau par la suite il l'achemine vers des sources qui sont sous la terre Hein, des sources qui sont sous la terre yanabir yanabir c'est le pluriel de yambo c'est une source donc il les fait acheminer par des sources qui sont sous la terre où il euh, disons emmagasine euh, l'eau dans ces endroits là pour qu'elle soit par la suite extraite euh, de la terre avec facilité puis Euh, ensuite il fait sortir avec cette eau, de par cette eau il fait sortir une, une culture hein, des, des, des, des légumes et des fruits et autres hein, et des fleurs et autre chose également tout ce qui pousse et elles sont de, diffère, de diverses couleurs hein, et on les voit par exemple dans les, couleurs, les différentes couleurs du blé Euh, de l'orge, du riz et d'autres céréales qui poussent de la terre ainsi, et ainsi de suite donc et des autres légumes et des autres céréales et des autres fruits, des fleurs et ainsi de suite. puis euh, une fois qu'elle a complété sa croissance et que toutes ces plantes là ou ces, ces, ces cultivations là tout ça ça a poussé. on la voit par la suite se faner elle se fanne ou bien lorsqu'il y a un malheur qui tombe sur euh, les champs ou sur les récoltes ou sur les choses de ce genre donc, euh, elle se fane et elle devient jaunie. Hein, puis, Allah euh, il la réduit ensuite en miettes. Hein, il la réduit en, en miettes et elle se défait. Donc, toutes ces, ces choses-là se, se, détruisent, se, se détruisent et se défont en miettes. Et... Allah s.W.T. A, a dit à la fin du verset C'est ce qui signifie c'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence c'est-à-dire c'est un signe, c'est des signes par lesquels les gens doués d'intelligence vont se souvenir de la manière dont Allah s.W.T. s'occupe d'eux par sa miséricorde s'occupe de ses, des êtres humains et de ses serviteurs par sa miséricorde et les moyens des moyens par lesquels Allah leur facilite d'obtenir de l'eau qui est emmagasinée dans des, dans des sources qui sont sous la terre et ça c'est pour les bienfaits de l'homme et ensuite le cheikh Saadi il dit wa yadhkuruna bihi kamal qudratih wa annahu yuhyi al-mautha kama ahya al-ardha ba'da mawtihha a il dit que les gens doués d'intelligence vont également se souvenir de la puissance parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui fait revivre les morts, comme il fait revivre la terre après que la terre ait été morte. Hein? Comme la terre, lorsqu'elle est sèche, lorsqu'elle est asséchée, et qu'il y, y a aucune Euh, plantes qui poussent dessus et bien Allah subhanahu wa comme il fait tomber la pluie sur cette terre et elle revient à la vie ou bien euh, l'exemple qui est mentionné justement dans le verset du fait que euh, Allah subhanahu wa fait tomber une pluie et avec cette pluie Allah subhanahu wa a, donc euh, il, euh, il fait acheminer l'eau vers des sources et cette eau là est utilisée par pour faire Euh, et à y sortir des fruits et autres, des légumes et des, des céréales et ainsi de suite donc la terre elle était morte et elle revient à la vie hein? et de la même manière les êtres humains vont revenir à la vie lorsqu'ils vont être morts et enterrés au jour de la résurrection Allah subhanahu wa va les faire revivre et donc il y a en ça, comme Allah subhanahu wa dit, la zikra li ulil al albab Rappel pour les gens doués d'intelligence et que celui qui fait cela c'est celui qui mérite c'est lui seul qui mérite d'être adoré c'est-à-dire celui qui euh, fait que toutes ces choses-là se font hein, se, se produisent eh bien c'est lui seul qui mérite l'adoration et qui mérite d'être adoré par ses créatures et euh, le Cheikh il dit également ici الله يفعل دعاء، اللهم اجعلنا من أول الألباب الذين الذين نوّهت بذكرهم بذكرهم نوهت بذكرهم وحديتهم بما عطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه donc cheikh saadi fait un doaid pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer de nous mettre de nous placer parmi les gens qui sont doués d'intelligence ceux qui euh, yani ont pris une, une, une leçon une exhortation de son rappel et qui ont été guidés parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme raison et comme euh, comme comme, le, comme intelligence et montre-nous les secrets de ton livre et les beautés de tes euh, de tes versets et de tes signes vers lesquels personne n'a été guidé ou pu, personne n'a pu y arriver excepté ceux à qui tu as donné donc la compréhension, et tu es certes al-wahab, celui qui fait don de toutes les grâces. Et euh, le verset suivant, c'est un verset dans lequel Allah a dit ce qui signifie, est-ce que celui dont Allah ouvre la, la poitrine à l'islam, et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Euh, » Qu'est-ce qui est sous-entendu par cette, par cette euh, phrase En fait, c'est « Est-il meilleur ou celui qui reste mécréant » Est-ce que celui dont Allah ouvre la, la poitrine et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, est-il meilleur ou celui qui reste dans la mécréance Donc, euh, Ensuite, le verset Euh, dit ce qui signifie « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel, rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarment évident. » Donc, euh, Cheikh Sa'adi, il explique ça. Il dit hey, « c'est-à-dire, euh, « قرير العين على بصيرة من أمره وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه كما ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلى تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره هي عن ربها غيره فهؤلاء لهم الويل الشديد Donc le sheikh, il explique, il dit, est-ce que on va mettre à égalité, ou bien on considère que ces deux catégories de personnes là sont égaux, ou équivalents, sont pareils? Est-ce que ces deux catégories de personnes ou ces deux types de personnes sont égaux Celui à qui Allah a ouvert la poitrine à l'islam et euh, donc que sa poitrine est devenue ouverte à accepter les règles d'Allah et à accepter le fait de, de, de, de les mettre en application avec un cœur ouvert, une poitrine qui est ouverte hein, et qui s'éteint À, à la réception de ces, ces choses-là à la réception des règles d'Allah et à accepter le fait de l'appliquer et qu'il est suit avec compréhension et avec connaissance est-ce que celui-là, il est comparable à celui qui euh, est égaré ou mécréant ou qui rejette la vérité non et Donc, euh, c'est pour ça que euh, le cheikh il dit hein, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste après alors malheur hein, à celui dont le cœur a été endurci. Malheur, ceux dont les cœurs ont été endurcis contre le rappel d'Allah. C'est-à-dire que leur cœur ne devient pas euh, doux à la mention d'Allah subhanahu ta'ala et à la mention de son livre. Et ils ne prennent pas, euh, ils ne font pas Ils ne prennent pas de rappel dans ces versets. Et euh, lorsqu'ils entendent le rappel du Coran être cité, eh bien, leur cœur ne s'apaise pas. Hein? Et ils se détournent de leur Seigneur. Et ils se tournent vers autre que Allah, Donc, ceux ils auront un grand malheur et un grand mal. Ceux-là sont dans un égarement évident. Comme Allah, le dit à la fin du verset, « Oula ikafi Szólason azon igaz, hogy éviden szedve, aki ezért őt, valál, a legnagyobb valál, mint aki a őtől nagyobb volt. És aki minden szépséggel és minden szépséggel és minden donc ceux-là sont dans un, un égarement évident c'est-à-dire est-ce qu'il y a un égarement plus grand que l'égarement de celui qui se détourne hein, qui se détourne de son allié et qui se détourne de toutes les choses qui peuvent l'amener vers le bonheur et dont le cœur s'est endurci à son rappel et qui s'est tourné vers ce qui peut lui faire du tort est-ce qu'il y a un plus grand égaré que celui-là? Non donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit oula ikafi dalal ilnubin ceux-là sont dans un égarement évident donc on voit ici clairement la signification du verset ici lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces points-là Ensuite, le verset qui suit c'est le verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là ce qui signifie Allah fait descendre les plus beaux récits. Allah fait descendre les plus beaux récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux ou la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis la peau et les cœurs s'apaise puis leur peau, leur peau et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah voilà le livre hein le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut mais quiconque Allah égare à point de guide donc le cheikh al-saadi il explique ça il dit il ykhbar ta'ala an kitabi alladhi nazzala bihi hein ahsan al-hadith annahu ahsan al-hadith à l'absolu Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de son livre qu'il a fait descendre, qu'il a révélé. Et que c'est la meilleure parole. Hein, ni de façon certaine et absolue, au-dessus de toute autre parole. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure, le meilleur des livres, Qui a été révélé parmi les, il ce qui fait partie de la parole d'Allah, c'est ce Coran. Parce qu'il y a d'autres livres qu'Allah a révélés auparavant, qui font partie aussi de sa parole. Mais la meilleure de toutes les révélations et la meilleure de ces paroles, c'est ce Coran. Et il dit ensuite wa isa al ahsan أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني. Donc le shaykh il dit que si ça c'est donc le, le ce qui est le meilleur et donc on on sait que euh, c'est les mots qui sont employés dedans et les les paroles qui sont dites dans cette parole c'est les meilleures et les plus éloquentes et les plus claires. Et que les significations de cette parole sont les plus nobles et les plus grandes. Et les plus grandes significations. Parce que cette parole, c'est la meilleure parole dans les termes et dans les mots qui sont employés, ainsi que dans la signification de ces termes. « Mutashabihan fil husni wal wa adam al-ihtilafi Et les versets qui sont euh, euh, révélés dans cette révélation et dans la parole d'Allah subhanahu eh bien, c'est des paroles qui se ressemblent dans leur beauté et dans leur accord. Et comment ces versets-là rentrent euh, en harmonie les uns avec les autres. Et comment ils ne divergent pas les uns avec les autres. C'est-à-dire, peu importe, il n'y a, a pas de divergence dans cette parole yani d'une façon ou d'une autre peu importe de quel point de vue tu regardes il n'y a pas de divergence il dit le cheikh explique que même que toute personne qui médite ou qui réfléchit sur, les, sur ce Coran, il va constater et voir comment cette révélation-là elle est en harmonie et tout est en accord dans ce livre même dans les significations les plus euh, difficiles ou les plus euh, obscures ou plus, les plus euh, difficiles à comprendre c'est-à-dire qu'il va voir la personne qui médite là-dessus et qui réfléchit sur ça, il va être ébloui hein, par la beauté et par l'ordre et par l'accord et par l'harmonie de cette révélation il dit donc le sheikh il explique que Donc, une, la personne qui euh, réfléchit sur les sens et médite sur l'essence de la révélation d'Allah et qui analyse tout ça, eh bien, il va arriver à la certitude hein, et à l'affirmation la, certaine que cette parole ne peut provenir que de celui qui est sage et omniscient. C'est-à-dire Allah ta'ala. Et euh, c'est la signification ici du terme Quand on dit que les versets du Coran se ressemblent, euh, le terme en arabe, c'est « mutashabi ». Parce qu'Allah dit dans le verset ici, « Allahu nazala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan ».« Mutashabihan », c'est-à-dire qui se ressemblent dans leur beauté. Hein? Un livre dont les versets se ressemblent dans leur beauté, dans leur harmonie et dans leur accord, et ainsi de suite. Emm. Na'am, donc ça c'est qu'est-ce qui est dit ici, puis le chef il continue à expliquer, il dit wa amma fi qawlihi ta'ala huwa alladhi anzala 'alayka alkitab minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhar mutashabihat إلا بردها إلى المحكم ولهذا ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فجعل التشابه لبعضه وهنا جعل كله متشابها أي في حسنه لأنه قال أحسن الحديث ayat wal donc le Shaykh il explique ici il dit en ce qui concerne le terme mutashabih dans l'autre verset qui est le verset 7 surat al Imran hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre hein, il y a parmi euh, ces versets des versets qui sont muhkamat c'est-à-dire qui sont euh, Il y a sens équivoque et qui ne peuvent signifier qu'une seule chose ou qui, qui a un sens clair et qui sont à la base du livre tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat qui sont euh, équivoques et qui peuvent avoir plusieurs significations euh, Le cheikh il dit que ici la signification euh, ce n'est pas la même Ici la signification dans le verset de Al-Imran -Al c'est que euh, certains versets peuvent être Euh, euh, difficile à comprendre pour certaines personnes mais que la difficulté à comprendre ou, ou le, le, le, son sens équivoque hein, ou son, son ambiguïté pour certaines personnes elle est, elle est euh, complètement éliminée lorsqu'on ramène euh, ces versets équivoques aux versets qui sont explicites et clairs pour les comprendre Donc, c est, c est, ce sens équivoque de certains versets, il est éliminé en ramenant les versets, équivoques aux versets qui sont euh, explicites. Et, il dit, et le Cheikh, il dit, dans le verset, euh, dans le, Al -Imran, le verset 7, Allah a dit, hein, parmi ces versets, il y en a qui sont et, et qui sont à la base du livre ainsi qu'il y en a d'autres qui sont mutashabihat donc il explique que ici c'est uniquement une partie dans le verset 7 dans surat Al Imran, c'est seulement une partie qu'on appelle mutashabihat tandis que ici dans le verset qu'on est en train de lire dans surat Az-Zumar euh, c'est tout le Coran qui est décrit comme étant mutashabihat c'est à dire qui se ressemble dans sa beauté. Et que et pourquoi Parce qu'il est mentionné juste avant que Allah subhanahu wa dise, Ahsan al-Hadith, que c'est la plus belle parole. Et donc, il est composé, le Coran, de versets et de, de, de, de chapitres, de versets, et chacun se ressemble. Il y a des ressemblances entre chacun des versets, et, euh, et donc il dit que c'est dans le sens qu'ils se ressemblent dans la beauté. Tout le Coran, ils se ressemblent dans la beauté et dans euh, l'harmonie. Ensuite, il dit que les versets sont et ça veut dire qu'ils se répètent. Hein, il y a des versets qui se répètent. Hein, et euh, le Cheikh, il explique ça. Le Cheikh Sa'adi, il explique en disant hey, euh, yani, تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر وتثنى فيه أسماء الله وصفاته وهذا من جلالته وحسنه فإنه تعالى لا علم فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المملكة المكملة للأخلاق وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار كما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت كلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه Donc, le sheikh, il explique que les versets du Coran, donc ils sont mathani, c'est-à-dire qu'ils se répètent. Et euh, dans le sens que ces histoires se répètent, les règles se répètent, les menaces et les promesses d'Allah se répètent, de même que les, euh, les descriptions des gens du bien, de même que les descriptions des gens du mal, hein, tout ça s'est répété de même que les noms d'Allah et ses attributs sont répétés, et ça, ça montre la grandeur et la euh, beauté et la majesté la majestuosité du Coran. Car, étant donné que Allah a su le besoin de la création pour ces significations euh, qui sont dans le Coran et qui purifient le cœur, et qui complètent et, et qui, vient, qui viennent. Euh, Euh, compléter le, le, le caractère et le comportement euh, noble et donc euh, le cheikh il explique que toutes ces significations lorsqu'elles sont répétées elles ont un degré ou un, une, une place importante dans le cœur qui se compare à l'arbre lorsqu'on l'arrose et lorsqu'on lui donne de l'eau pour boire un arbre hein, donc un arbre si tu le laisses trop longtemps sans l'abreuver sans et sans lui donner de l'eau eh bien euh, elle va commencer à se rétrécir et s'assécher se, se, et peut-être même qu'elle va complètement euh, mourir cet arbre hein, elle va s'assécher complètement puis Se détruire. Et plus tu l'abreuves, et plus tu lui donnes de l'eau, plus elle va produire de fruits qui sont bénéfiques. Cet arbre va produire des fruits bénéfiques. Donc le Sheikh explique que le cœur de l'être humain, il est comparable à l'arbre. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être abreuvé aussi. Sauf que ce n'est pas avec de l'eau, mais avec y a -il, les significations de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est que euh, donc le cheikh dit même si c'est quelque chose qui se répète dans sa signification une seule fois ou à plusieurs euh, endroits dans le Coran et eh bien lorsque ça se répète et eh bien ça n'a pas le même effet dans le cœur permanent puisque ça se répète à chaque fois, donc ça reste plus facilement dans le cœur. Donc, si c'était juste une seule fois qu'on trouvait une signification dans tout le Coran, et qu'il y avait juste une place dans le Coran où on trouve une signification, eh bien, ça, ça n'aurait pas ramené le, le, le but ou l'objectif voulu. Ensuite, le shaykh dit... ولهذا سلكت سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو اقتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوال إلى موضع من المواضع بل كل موضع تجد تفسيره يعني كامل المعنى غير مراع لما مضى Mimma yashtabih Mimma ou mimma yushbihuhu Wa inkána ba'dal mouadih Yakounu absat Min ba'd Wa akstaru Donc Le sheikh, il explique ici ça met Un peu de sa méthodologie Dans son, dans son tafsir Ici, et pourquoi il, il a fait son tafsir De cette façon-là, c'est justement à cause de la façon dont Le Coran Est Et comment il a été euh, répété souvent, ces versets sont répétés souvent. Le cheikh il dit que certains tafsirs, lorsque tu regardes comment ils s'y ils prennent pour interpréter et expliquer les versets, on voit que euh, parfois ils vont renvoyer à un autre verset pareil, quelque part ailleurs dans le Coran. Le cheikh il dit, moi, je ne me, me, euh, me suis pas basé sur ce genre de technique, ce genre de méthode. Je n'ai pas renvoyé les gens à un autre verset euh, dans le Coran qui est ailleurs à propos du même sujet. Euh, il dit, je l'ai laissé donc tel quel, selon l'occasion la, selon dans laquelle il est mentionné et euh, il dit tu trouves à chaque endroit le tafsir complet de la signification à chaque fois même si ça se répète plusieurs fois euh, dans le Coran et la raison c'est justement la même raison pour laquelle Allah a révélé les versets qui se répètent souvent pour que à chaque fois tu trouves la signification et il dit que c'est possible que c'est-à-dire il dit quand j'ai fait mon tafsir je n'ai pas regardé euh, si par exemple quand je parle à un, à un endroit dans le par rapport à quelque chose je n'ai pas regardé si cette chose-là avait été mentionnée précédemment et je n'ai pas non plus renvoyé les gens à retourner à un autre verset plutôt je l'explique au complet à chaque fois et il dit que si parfois par contre Euh, c'est mentionné, ça se peut qu'il élabore un peu plus dans un endroit par rapport à un autre. Euh, ça c'est possible. Toutefois, il dit que c'est ainsi que la personne quand elle récite le Coran, le cheikh il dit kana et kana al min ba'd wa akthar fa'ida. Et ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن يدع التدبر في جميع المواضع منه فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غريز يعني لذلك الشيخ يتحدث وإنه يوجد أخرى وإنه يوجد le même verset ou un verset semblable qui est mentionné avec plus de détails, plus de points bénéfiques, eh bien, y Sheikh il dit, c'est comme ça que le lecteur du Coran doit méditer sur ses significations et sur le sens et il ne doit pas laisser de côté la réflexion et la méditation sur Euh, le, le, sur euh, le Coran et sur tous les endroits qui sont dans le Coran, euh, ils ne doivent pas abandonner ça. Il ne doit pas laisser ça de côté. Et il dit Donc, la personne va obtenir à cause de ça, du fait qu'elle médite sur chaque verset, à chaque occasion, elle va obtenir à cause de ça un grand bien. Hein, quelque chose de très très bénéfique. Après, le cheikh il dit, ⁇ le dit, étant donné que le Qur'an, il a cette grande, يعني, cette grande importance et cette, majestu, cette majestuosité, eh bien, il a cet, euh, cet effet sur le cœur. Sur le cœur des gens qui détiennent la raison et qui sont bien guidés. <sonstutnie> <saute> Donc, le Cheikh, il explique que euh, y a un, la peau de ceux qui... Yani, euh, craignent leur Seigneur et eh bien euh, lorsqu'ils entendent le Coran ou lorsqu'ils le récitent, et eh bien leur cœur frisse euh, yani, leur peau leur peau frissonne c'est comme s'ils si ont la chair de poule au moment où ils entendent ces versets Et ça, c'est à cause de la crainte qu'ils ont par rapport aux versets qui sont mentionnés qui sont euh, au sujet de la menace d'Allah par rapport à l'enfer et le châtiment. Et il dit Puis ensuite, hein, leur cœur et leur peau leurs peaux et leurs rappel d'Allah. ما تليه نقولودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي ذكر الرجاء والترغيب، وهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرغبهم من عمل الشر. تارة تارة yurhibuhum min 'amalish sharr donc parfois allah subhanahu wa ta'ala il dit ici que, ici allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que il nous rappelle par l'espoir et par la crainte et parfois il nous fait peur pour nous inciter à faire des bonnes œuvres et parfois il nous fait peur yani euh, pour nous les écarter, pour qu'on s'enfuit des mauvaises actions. Et il nous, il nous incite parfois à faire des bonnes œuvres, et il nous fait fuir des mauvaises actions. Donc, le Cheikh explique ici <pris -t 'en> in min huli li'ibadihi wa min jumlat fadlihi wa ihsanihi 'alayhim wa yahdi dihi ay bi sababi dhalika man min 'ibadihi donc dhalika sa ceci, par ceci allah subhanahu wa ta'ala par ce livre guide hein hud allah par ceci ce livre Allah guide. Il guide par un guide. Et le guide, c'est le livre. Et par lequel il guide qui il veut. Donc il guide par ce guide qui il veut. Et euh, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que soit affecté par sa révélation et par cette guidance qui vient de la part d'Allah ceux qu'il a guidés parmi ses serviteurs. et il dit et ça, ça fait partie de, de sa grâce et de ses bienfaits de façon générale. Hein? Les, les grâces et les bienfaits qu'il leur a fait. Donc, c'est à cause de ça qu'Allah les guide. Donc, il guide qui il veut de ses serviteurs بحسم ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هو الله الذي لا طريق يصل إليه إلا منه يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده كما قالت على يهدي به يهدي به الله من اتبع رضوانه صل السلام Donc, le sheikh, il dit que c'est possible également que la, la signification du verset, voilà où ceci est, le Coran, celui que nous avons décrit, c'est la guidance d'Allah, celle qu'il n'y a pas d'autre chemin ou d'autre voie qui mène à Allah, excepté celle-là, celle et il n'y a personne qui peut vous guider à Allah accepté ce, ce, ce livre et par, le, par lequel il guide qui il veut d'entre ses serviteurs parmi ceux qui ont un, une bonne intention et qui veulent le bien comme Allah subhanahu wa le mentionne dans un autre verset dans le Coran dans lequel il dit Yahdi manittaba salam c'est-à-dire que par celui-ci par le Coran Allah subhanahu il guide ou bien par, par la, cette révélation Allah subhanahu wa ta'ala il va guider à son agrément hein, par son agrément vers les vers les chemins de la paix et il dit wa man yudlilillah ensuite il dit wa man yudlilillah fama lahu min hada est celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare n'a point de guide personne pour le guider لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوافق للإقبال على كتابه فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى وما هو الضلال المبين. Donc le Shaykh il explique il dit celui qui, il explique le verset qui dit ce qui signifie celui qui n'a pas de celui a égaré n'a pas de guide c'est-à-dire il n'a aucun, aucune voie aucun chemin qui va l'amener vers la guidance et il n'aura pas le succès de se tourner vers ce livre hein, il ne sera pas guidé par l'asprental euh, d'une guidance qui lui donne le succès pourquoi parce que il s'est détourné il n'a pas accepté la vérité donc s'il n'a pas obtenu cette guidance eh bien il n'a pas d'autres moyens pour être guidé il n'y a pas d'autre chemin pour être guidé excepté celui-là celui, celui de la révélation qu'est-ce qui est dans le Coran qu'est-ce que Allah a révélé à son messager alayhi wa sallam, de la sunna et ainsi de suite donc c'est ça la seule guidance il n'y a pas d'autre guidance sur la terre Donc, si quelqu'un veut être guidé par un autre moyen, il ne va pas être guidé. Il va être dans l'égarement. Et donc, il, il dit le j'ai ici, وَأَمَّا هُوَا يعني وَأَمَّا Donc, après cette guidance qui vient dans subhanahu il n'y a rien d'autre que l'égarement évident. Il n'y a rien d'autre que l'égarement évident. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. et on continuera la suite, demain, Et euh, en même temps aussi, on rentre dans les dix derniers jours, donc un rappel en même temps à moi-même et à mes frères et mes sœurs de y aller, profiter le plus possible de ces jours-là pour essayer de y aller, le plus possible de gagner euh, des bienfaits de ce mois des miséricordes d'Allah Subhanahu wa et de son pardon, qu'Allah Subhana Ta'ala accepte de, de, de nous. Et euh, ici, c'est dans quelques minutes, c'est le Maghreb. Donc, euh, Inch'Allah on se prépare ici pour le dans quelques minutes. Donc, je suis, je suis, en même temps, je suis un peu fatigué, donc euh, je m'excuse. <rire> mais euh, Parce que je devais partir plutôt pour aller faire le, le cours après la pour la prière de, de Asa quand je suis parti et il y a eu une, une grosse orage et il y a beaucoup de pluie qui est tombée d'un seul coup donc euh, le trafic était euh, un peu difficile avec euh, la pluie et tout donc les frères quand ils sont venus me chercher il euh, y Ils ont dit, bon, peut-être que si on part maintenant, ça ne sert à rien, puisque avec toute cette pluie, il y aura beaucoup d'embouteillage et puis aussi, il y aura, euh, aura peut-être pas beaucoup de frères qui sont à la mosquée pour le Dars. Donc, on, on pourrait laisser tomber pour aujourd'hui. Et donc, euh, je suis revenu plutôt à cause de ça. Et euh, je voulais faire le Dars avant le hasard, mais j'ai été serré dans le temps, donc j'ai pas eu le temps de le faire, et là c'est pour ça que je l'ai fait maintenant, et comme si, étant que c'est tard un peu dans la journée, donc je suis un petit peu fatigué à cause de ça, salallahu al-afiyah. Donc, on se retrouve demain, incha'Allah. Barakallahu feikoum, jazakum allahu khairan, wassalamu alaykum, wassalamu alaykum, sallam ala nabina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'il.